Depuis, c'est que du bonheur pour moi. J'ai perdu 47 kg. Je revis. Opération chirurgicale bervistunaise. Broida de toute à l'hôpital de Bayonne, c'est qu que en définitif, on a un chemin pré Bayonne, chashun chelarekina avantailada, chigipena badela lusarovan et ba kuntain simbada ibibide beresibat, quirolarekin elekatsetaileha kamtsikitaileha ketabakh. On compte des personnes qui ont été opérées de des différentes chirurgies possibles. Je conseillerais l'intervention à partir du moment où ils ont essayé tout ce qui était envisageable avant l'intervention parce que c'est pas d'aybilé oncha parce que ça engendre des carences vitaminiques donc dans mon cas parce que j'ai eu un bypass on doit prendre des vitamines à vie.